Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdullillahi Rabbil Nous continuons dans le chapitre la et aux bonnes manières à observer en faisant ses besoins. Nous de ce chapitre et on revient sur la fin de ce chapitre dans lequel l'auteur dit an جلوس الناس أو تحت الأشجار أو في محل يؤذي فيه الناس ولا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة الله عليه وسلم إذا فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا اتفقوا عليه فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي أو تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفر اقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروس والعظام Il ne lui est pas permis de faire ses besoins sur un chemin ou dans un lieu où les gens sont menés à s'asseoir ou sous des arbres fruitiers ou dans tout endroit où son geste nuirait aux gens. Et il ne doit pas faire face à la qibla, et il ne doit pas non plus lui tourner le dos, alors qu'il est en train de faire ses besoins. Étant donné que le prophète sallallahu wa sallama, a dit, lorsque vous arrivez à l'endroit où vous allez déféquer ou uriner, alors ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Unanimement reconnu, authentique. Et lorsqu'il a fait ses besoins, qu'il se nettoie avec trois pierres, ou toute chose similaire qui nettoierait la partie du corps en question. Puis qu'il se nettoie avec de l'eau, et un de ces deux moyens est suffisant, et qu'il n'utilise pas pour se nettoyer de crottins ni d'os. Étant donné que le prophète, sallallahu wa sallam, a réprouvé cela. Et qu'il n'utilise pas non plus tout ce qui aurait un quelconque caractère sacré. Dans ce passage, on peut retenir plusieurs points. Donc, après avoir vu les bonnes manières à adopter en entrant aux toilettes et les bonnes manières à adopter lorsqu'on est mené à faire nos besoins en plein air, L'auteur il a cité certaines interdictions relatives à cette question là. c'est pour ça qu'il a dit: il ne lui est pas permis de faire ses besoins. Et ensuite donc il a cité plusieurs points. il a cité sur un chemin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 Ils sont concernés par le hadith qu'a rapporté l'imam musulman d'après Abu Hurayra qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit à ses compagnons écartez-vous des deux motifs de malédiction. Ses compagnons de répondre et quels sont-ils aux messagers d'Allah Ce dernier sallallahu alayhi wa sallam de répondre c'est de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent ou dans l'ombre auprès de laquelle il s'abrite. On retient de ce hadith qu'il est interdit de faire ses besoins dans tout endroit dans lequel le fait de faire les besoins serait nuisible aux gens. Donc au final, la parole de l'auteur, ou dans tout endroit où son geste nuirait aux gens, ça réunit les trois cas de figure qu'il a mentionnés avant, à savoir sur un chemin, ou dans un lieu où les gens sont menés à s'asseoir, ou sous des arbres fruitiers. Également, parmi les choses à éviter, qui relèvent donc des interdictions lorsque l'on est mené à faire les besoins, c'est de faire face à la Qibla ou lui tourner le dos. Faire face à la Qibla ou lui tourner le dos. Et le shiir, il a cité Comme preuve de cette interdiction, le hadith rapporté par al-Bukhari et muslim d'après Abu Ayyub al-Ansari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous arrivez à l'endroit où vous allez déféquer ou uriner, alors ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas non plus le dos, mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. On retient de ce hadith premièrement l'interdiction qu'elle contient ou qu'il contient de faire face à la Qibla lorsque nous faisons nos besoins Ou de lui tourner le dos. Deuxièmement, on retient que le simple fait de dévier légèrement de cette direction ne suffit pas. Tant donné que le Prophète wa sallam, a dit « Mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Troisièmement, le fait de s'orienter vers l'est ou l'ouest. Il faut savoir que cela concerne ceux qui, en le faisant, se détourneraient de la Qibla. Et là, il faut se resituer dans le contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est à Médine. Il s'adresse à ses compagnons. La Qibla, elle est dans la direction du sud, à Médine. Donc celui qui veut s'écarter de la Qibla, il doit se diriger soit vers l'est, Soit vers l'ouest. C'est pour cela que le prophète a dit « وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ Mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. طيب, maintenant une personne se retrouve dans un endroit, Naam la Qibla, elle est soit à l'est, soit à l'ouest. à ce moment-là, si elle veut se détourner de la direction de la Qibla, elle va se diriger soit vers le nord, soit vers le sud. Donc ça reste quelque chose de, de relatif. Ce qui est à retenir, c'est qu'il faut s'écarter de la direction de la Qibla. Troisièmement, ou quatrièmement, on peut retenir de ce Hadith, Comme l'a soutenu l'auteur, rahimahullah taala, dans son livre al al et comme vous pouvez le trouver en annotation, il n'est pas détestable de faire face au soleil ou à la lune en faisant ses besoins. Contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains fouqaha. Les fouqaha, donc, ce sont les savants du fiqh. Et le fiqh, nous l'avons euh, défini en lisant les propos de l'auteur lui-même. En quoi ce hadith est une preuve du fait qu'il n'est pas détestable de faire face au soleil ou à la lune en faisant ses besoins Et bien du fait justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Or, si une personne en faisant ses besoins s'oriente vers l'est ou l'ouest, alors forcément à un moment donné, elle va faire face au soleil ou à la lune. Donc on retient de ce hadith qu'il n'est pas détestable de leur faire face en faisant les besoins. Il faut savoir que d'autres questions liées à cette interdiction qu'a mentionné l'auteur ici n'ont pas été mentionnées par l'auteur. C'est pour ça que, qu'on les abordera ultérieurement, incha'Allah ta'ala. Notamment la question de savoir comment agir dans le cas où la personne se trouve donc à l'intérieur, par exemple dans une maison, et que les toilettes sont euh, déjà en direction de la Qibla. Parmi les points à retenir de ce passage, également, donc c'est le troisième point, c'est le comportement à avoir après avoir fait ses besoins. Donc on récapitule, le chir. il a mentionné les bonnes manières à adopter lorsqu'on entre aux toilettes. Et il en a profité également, pour aborder le comportement à avoir en plein air. Ensuite, il a cité certaines interdictions, et ensuite, il a évoqué la manière de se comporter lorsqu'on a terminé de faire les besoins. Et c'est à ce moment-là qu'il a abordé ce qu'on appelle l'istinja, ou toilette intime. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés ici. Tu as donc l'istinja, c'est ce que l'auteur a utilisé comme terme dans le titre du chapitre. Bab ou l'istinja, que j'ai traduit par toilette intime. Et On va voir précisément ce que ça signifie. Ensuite, il a utilisé Alistijmar, puisqu'il a dit, lorsqu'il a fait ses a parce qu'il a fait ses besoins, Et il dit, a également un a n'est parce qu'il a fait ses besoins, Alistijmar Alors il faut savoir que Alistinja et Alistipab c'est le fait de faire la toilette intime soit avec de l'eau, soit avec des pierres. Alors qu'Alistijmar c'est le fait de faire la toilette intime mais uniquement avec des pierres. Donc Alistipab et Alistinja sont des termes dont la portée est plus large que Alistijmar, étant donné qu'Alistijmar, c'est propre aux pierres. L'auteur donc, il a dit, et lorsqu'il a fait ses besoins, qu'il se nettoie avec trois pierres ou toute chose similaire qui nettoie, qui nettoierait la partie du corps en question. Donc il a abordé ici à <coughs> Sijmar, le fait de se nettoyer avec trois pierres. Et on retrouve cela dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel est relaté le fait qu'un juif soit venu voir Salman, an, en lui disant, votre prophète vous a tout appris, y compris comment vous comportez quand vous faites vos besoins. C'est-à-dire, il a voulu par là le critiquer. Salman al-Farisi, a répondu certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a réprouvé de notre part que nous fassions notre toilette intime avec moins de trois pierres. Il a mentionné certaines choses, et parmi ce qu'il a mentionné donc, le fait donc A reprouver de notre part que nous fassions notre toilette intime avec moins de trois pierres ou avec du crotin ou un os. Ça, c'est une partie donc, du hadith de ce qu'a dit Salman an à ce juif qui était venu afin euh, de le dénigrer, de dénigrer les musulmans. Donc en lui disant votre prophète vous a tout appris y compris comment vous comportez lorsque vous faites vos besoins. Salman radiyallahu an ne s'est pas démonté, il a dit certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné telle et telle chose et parmi ce qu'il a mentionné le fait qu'il est réprouvé de notre part, que nous fassions notre toilette intime avec moins de trois pierres ou avec du crotin ou un os. Donc avec moins de trois pierres, ça appuie ce qu'a dit l'auteur ici. Donc qu'il se nettoie avec trois pierres. Également, on peut retenir avec un minimum de trois pierres. Pourquoi avec un minimum de 3 pierres Car à la base, donc, ça sera avec 3 pierres, et si jamais euh, cela ne suffit pas, alors il y aura la possibilité d'en utiliser plus. Puis l'auteur a dit, ou toute chose similaire, étant donné qu'il y a la possibilité d'utiliser autre que des pierres, Tant que cette chose-là permet de nettoyer, comme ce serait le cas de mouchoirs qui seraient donc quelque peu rugueux, les mouchoirs qui seraient quelque peu rugueux et que l'on pourrait utiliser pour cela. Et il y a du papier donc qui est euh, spécialement conçu pour ce genre de choses. Quant à ceux qui n'auraient pas pour effet de nettoyer, alors son utilisation n'est pas valable, comme un morceau de verre. Ou la pierre qui serait lisse, par exemple. Ou toute autre chose qui, en vérité, ne serait pas menée à nettoyer. Donc ici, l'auteur, il a dit, ou toute chose similaire, qui nettoie, qui nettoierait la partie du corps en question. Car si ce n'est pas mené à nettoyer, alors ce n'est pas valable. Puis l'auteur il a dit, puis puis qu'il se nettoie avec l'eau. Donc le fait qu'il ait dit puis, ça veut dire qu'il est en train d'affirmer qu'il est bon de faire suivre le fait de se nettoyer avec les pierres ou toute autre chose de similaire par le fait de se nettoyer avec l'eau Le fait de se nettoyer avec l'eau On le retrouve à titre d'exemple dans un hadith rapporté par el bukhari et Muslim d'après Anas qui disait il arrivait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entre aux toilettes et que je porte en compagnie un servant de mon âge un seau d'eau et un piquet et il se nettoyait à l'aide de l'eau Donc comme vous le savez, Anas, qui, alors qu'il était enfant, était au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce durant une dizaine d'années. Il disait, il arrivait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entre aux toilettes, et que je porte en compagnie d'un servant de mon âge, un seau d'eau, et un piqué. Et il s'est nettoyé à l'aide de l'eau. Donc c'est-à-dire... L'eau que contenait ce seau, il l'utilisait pour faire sa toilette intime après avoir fait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au piquet, il est dit qu'en vérité, il était utilisé en guise de sutra. Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait sa prière par la suite et qu'il avait besoin d'une sutra, donc, il utilisait ce piqué, « Wallahu a'lam ». Donc on peut retenir ici que celui qui s'apprête à se nettoyer, partie intime, après avoir fait ses besoins, peut-être dans différents cas de figure. Premier cas de figure, c'est le fait qu'il se nettoie avec les pierres ou tout ce qui pourrait s'apparenter aux pierres. Et qui nettoierait la partie du corps en question, et de faire suivre cela par le fait de se nettoyer avec l'eau. Le cheikh ibn al ta'ala, dans a, il a dit Je ne connais rien concernant cela, c'est-à-dire le fait de faire suivre les pierres, ou ce qui serait similaire par l'utilisation de l'eau. Je ne connais rien concernant cela qui soit rapporté de manière solide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'y a pas de doute que c'est là une manière plus complète de procéder à la purification. Et les deux autres cas de figure... Le chir rahimahullah ta'ala, il a fait allusion lorsqu'il a dit un de ces deux moyens étant suffisant. Donc on retrouve comme autre possibilité le fait d'utiliser uniquement les pierres ou ceux qui s'y apparentent, tels que les mouchoirs, et autres, ou le fait d'utiliser uniquement l'eau. Et il n'y a aucune divergence sur cela. Sur le fait qu'il est tout à fait possible de se contenter des pierres et de ce qui s'y si apparente. et de se contenter de l'eau. À ce moment-là, une question se pose. Qu'est-ce qui est visé par le fait de se nettoyer uniquement avec les pierres, et ce qui s'y apparente Et qu'est-ce qui est visé par le fait de se nettoyer avec l'eau La personne qui va se contenter des pierres, ou de ceux qui s'y apparentent, tels que les mouchoirs, etc. Elle va viser par cela le fait de faire partir, entre guillemets, excusez-moi l'expression, le gros de la souillure. à tel point qu'il ne restera plus que la trace. Alors que celui qui va se nettoyer avec l'eau, il va viser par là le fait de faire partir toute la souillure. Y compris ce qui pourrait en rester comme trace. Quand on fait d'avoir recours aux deux et de faire précéder l'utilisation des pierres, eh bien on va viser par là le fait d'enlever le gros de la souillure dans un premier temps et d'enlever en la trace par la suite, donc, et ce, par l'utilisation de l'eau. Quatrième point à retenir de ce passage, c'est quelques interdictions qui ont été mentionnées par l'auteur et qui sont relatives, donc, à la toilette intime, la première interdiction, c'est d'utiliser du crottin ou des os afin de procéder à la toilette intime. Et ce étant donné que le prophète alayhi wa sallam, a interdit cela, comme nous l'avons vu précédemment, dans le hadith rapporté par l'Imam Muslim, d'après Salman an. Vous vous rappelez donc que Salman. A dit, certes. Et parmi ce qu'il a mentionné, le messager d'Allah sallallahu wasallam, a réprouvé de notre part que nous fassions notre toilette intime avec moins de trois pierres ou avec du crottin ou un os. Et également, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné tout ce qui aurait un quelconque caractère sacré. Quelques des pages, par exemple, des pages de livres, les pages ou des feuilles sur lesquelles des choses sont écrites, à plus forte raison si ce qui est écrit a un caractère religieux Et également est concerné par cela la nourriture. Ou autre. Donc c'est ainsi que se termine ce chapitre, et on continuera demain, avec le chapitre suivant. avec le chapitre suivant. « wa الله